La prononciation du breton, 9 neuvième partie. La longueur des voyelles. Exemple. Post Piscuit. Drogeimplich. Val. Connet. Pen. Toret. Mom. Tamu. Prim. Lussen. Tacho. Papa. Mabo. Map. Magen. Tier. Tire. Rue. Tour. Kohl. Connet.